S'achète comme tout souvent, vent, du gadget jusqu'au sentiment. Il n'est plus question de choix. Dieu pour tout, chacun pour soi. Tout se prête, rien ne se donne. La précarité résonne. Tout va si -y, bien, tout fonctionne. Que la société consomme. Le pluriel est au passé. L'avenir au singulier. Nouvelle donne. Nouvelle donne. La mode est à l'éphémère. Génération de chimères. Je nous réserve demain Le meilleur du plus sans moins bien Qui est l'arme qui se grise Qui courtise et puis méprise Notre monde peu à peu Qui s'effondre sous nos yeux sur va Tu sentiment. It's plus question for choix Dieu pour tout,